Qu'est-ce qu'on est beau sur la photo Qu'est-ce qu'on est beau sur les réseaux, chérie Tu as vu les gens comme ils sont jaloux de nous Tous mes biens sont les tiens. Et tout tes biens sont les miens aussi. On a tout pour aller bien, mais les biens ça fait pas tout du tout. Je me demande pourquoi on est encore ensemble. Nous deux Non, c'est même pas vraiment. Oui, toi et moi, on devrait peut-être s'arrêter là. C'est mieux. vu qu'on s'aimait pas vraiment. trouves pas qu'ils sont bizarres mmh. Tu crois vraiment à leur histoire toi Moi je crois pas que ça va faire long feu, feu. J'avoue bientôt ça fera 5 ans ah, quand même. Mais ils font de la peine à voir non je crois pas qu'un jour ils s'échangeront leurs vœux leur vœu. me demande pourquoi vous êtes encore ensemble Vous deux, non c'est même pas vraiment Oui lui et toi, faudrait peut-être s'arrêter là C'est mieux, vous vous aimez pas vraiment Je l'ai dans la poche je l'ai dans mes pensées Mais bien sûr, je voudrais les poser Ben justement, je devais lui dire mardi Genoux à terre, j'allais la demander Avant que je l'ouvre, elle s'est excusée J'étais tellement choqué quand elle m'a dit Je me demande pourquoi on est encore ensemble Nous deux, non je ne sais même pas vraiment Oui, toi et moi, on devrait peut-être s'arrêter là C'est mieux, vu que je t'aimais pas vraiment mon pour toi on est encore ensemble, encore ensemble. nous de dance même pas vraiment oui